Pour toi, brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclats, si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi-même quand tu n'es pas là. Tu es présent, bien présent. Que j'ai pour toi, Et plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera pour la vie pour toujours. Quelle obsession, que ma passion, je dis ton nom. Tout va, tout va, oh, au moindre bruit de tes pas. Mon cœur va, mon cœur querien oh, ho mon dieu que rien ne de tout l'amour que j'ai pour toi quand tu